دينات موفيات الجسم داخل الشيء، وهذا فيه هدم للولاء والبراء، الذي هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وأيضاً مما يندرج تحت ما تقدم ونتيجة له هو عدم تحقيق الولاء والبراء في الإسلام. فإن حسن البني جعل أساس دعوته جمع الناس واستقطابهم أو استقطابهم. وإن اختلفت مذاهبهم وعقائدهم ومللهم وفق القاعدة التي نادى بها وهي نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وبمعناها ما يردده الآن بعض المتأثرين بدعوة الإخوان المسلمين من أبناء بلدنا وهي قولهم نريد وحدة الصف لا وحدة الرأي Ou, euh, donc il dit comme euh, Hassan al-Bana, il dit notre conflit avec les Juifs c'est pas religieux, c'est juste pour la terre, il a répété la même chose aussi, il dit, notre conflit avec les Juifs ce n'est pas un conflit religieux, c'est uniquement pour la terre, si on a la terre après on n'aura plus aucun problème avec les Juifs, ils pourront même, c'est ça ce qu'il disent maintenant, s'ils ont la, la, la Palestine, ils vont faire leur pays, une, un pays démocratique. Et les juifs pourront se présenter dans euh, le Parlement, faire un parti, et puis rentrer dans le dans le Parlement, puis devenir euh, y aller, des membres, etc., des députés, puis etc. Donc c'est ça ce qu'ils veulent une démocratie puis où tout le monde va être égaux, peu importe la religion. D'accord? Toutefois, c'est contraire au fondement de l'islam qu'on appelle de s'allier et de se, de se désavouer des gens par rapport à leur croyance. C'est dans les fondements de l'islam et les fondements de Ahl-Sounat et de Et donc, c'est pour ça que tu vois que dans leur groupe, dans leur diamant, comme Hassan al ban a établi, ils appellent uniquement à réunir tout le monde et à ramener tout le monde selon leurs principes, même s'ils ont des différences dans leur, euh, dans leur voix, dans leur croyance, dans leur religion, etc. Ça, c'est pas important pour eux. Et eux, ils disent, nous, on accepte la divergence d'opinion, et la divergence entre nous, on ne va pas se, di se diviser à cause de nos divergences. Et on dirait qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des degrés dans les divergences. Ce pas toutes les divergences qui sont au même niveau. Eux, par exemple, ils disent, regardez les sahaba, des fois, ils avaient des divergences entre eux. Hein? Et regardez les ulama, les salafs, ils avaient des fois des divergences entre eux. Oui, ok, ils avaient des divergences, mais dans quel, à quel niveau Quel genre de divergence Les divergences dans le fiqh dans les choses qui ont rapport avec l'ijtihad des choses sur lesquelles il n'y avait pas une preuve déterminée et s'il y avait une divergence entre eux il la, la, la ils ramenaient la divergence qu'ils avaient au Coran et à la Sunna et au suivant le verset qui dit ya ayyuhallazina amanu wa atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsan ta'wila Donc il disait obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, et si, dans, et si vous divergez sur quoi que ce soit, amenez-le à Allah et à son messager, c'est-à-dire et à la Sunnah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure interprétation, ou d'une meilleure compréhension, donc ça c'est le principe des salafs, quand ils divergeaient sur quelque chose, mais tu n'as jamais entendu parler que les salaf ils ont divergé, que les Sahaba ont divergé sur l'aqidah. Impossible, Ils ont tous une seule et même aqibah. Tu ne vas pas entendre parler les sahabas, un qui va dire moi je suis ashari un qui va dire moi je suis Murtazili, un qui va dire moi je suis Jahmi, un qui va dire moi je suis soufi un qui va dire moi je suis Khariji, un qui va dire moi je suis Mourji, un qui va dire moi je suis Karami, ou Koburi, ou des trucs comme ça. Aucun d'entre eux ne va diverger sur ça. Aujourd'hui, les gens de Ikhwan al-Muslimi, qu'est-ce qu'ils disent aux gens Ils disent les Sahaba ont divergé. Mais ils ont divergé sur quoi Ils ont divergé sur les questions de, de, de, de fiqh, des choses d'Ijtihaz, comme les, les quatre imams par exemple, Abu, Abu, euh, Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i ou Ahmed, ils ont eu des divergences dans leurs leur mazahib. Mais sur quel point ils ont divergé Pas sur l'aqida, ils étaient tous sur une saline à l'aqida. Tu ne peux pas me trouver des paroles des imams qui disent « moi je suis ash'ari ou « moi je suis Mu'tazili » au moins, je suis Kadiri, ou moi je suis, suis Jamie, ou des trucs comme ça. Non. Au contraire, il réfutait toutes ces sectes. Il réfutait tous ces groupes. Et il les, il les, il les attaquait tous. Et il disait tous que ce, ces, groupes-là sont des groupes de Bédas, qui ont dévié, qui ont dévié de la bonne voie. Donc.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 n'a rien à voir avec eux. Hein? Et il dit, ne soyez pas parmi les mushrikins, ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus comme des sectes, chaque partie d'entre eux se réjouit de ce qu'ils possèdent. Donc ça veut dire que l'islam interdit la division, l'islam interdit la divergence. dans les dans les principes de l'Islam, dans les fondements de la Sunna, hein, sur le Sunna, tu vas pas trouver deux Imams de d'Ahl Sunna qui divergent sur les fondements de la Sunna, tu vas pas trouver deux Imams parmi les Imams d'Ahl Sunna qui divergent dans les questions de l'Aqidah, dans les fondements de l'Islam, dans le Tawhid, dans le Qadar, dans euh, par exemple euh, les autres aspects de l'Aqidah, le de la position vis-à-vis -vis des sahaba Euh, par exemple, les questions de al wala ou Al-Bara, d'autres aspects de ce genre, de takfir ou l'Iman. toutes ces choses-là, les salafs sont tous d'accord sur ces principes-là. Tu vas pas trouver deux qui ont de différence d'opinion là-dessus. Et donc, c'est pour ça que tu vois, par exemple, des, des, des imams, ils ont tous été les uns en principe des élèves des autres, et en dehors de ces quatre imams-là, il y en a des milliers et des milliers avant eux. Et après eux, qui ont été sur la même aride que eux. Toutefois, les, euh, souvent, les, les chouins, ils ont été en, en, é, éduqués au, dans, dans, leur, dans leur culture ou dans leur idéologie. Et tout ce, qui, tout ce qui, est en dehors de leur mouvement, ils ignorent. Ils ont été ignorants de la voix des salafs. En principe, ils ont été coupés des écrits, des, on des salafs, hein. Et c'est pour ça qu'ils ne savent pas. C'est comme s'ils si ont été, euh, Comme on dit, on leur a fait une sorte de lavage de cerveau, à force d'évoluer toujours autour de, euh, leurs idéologies. Parce que quelqu'un qui grandit dans le soufisme, ou dans la haqi de tout ce qu'il entend, c'est toujours parler de soufis, et puis de il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en dehors de ça. Pour lui, l'islam, c'est ça. Et c'est ça ce qu'on lui a fait croire. Et on essaie de lui faire comprendre que, euh, tout ce qui est en dehors de ça, c'est incorrect. Et eux, Une des manières qu'ils essaient de, ils essaient de, de, par exemple, de se justifier, par exemple, pourquoi ils suivent euh, ces bida là et eux ils acceptent pas qu'on les critique. Et tous ceux qui les critiquent, comment ils, ils disent, ah, ça c'est des Wahhabis. Ça c'est la façon comment ils, ils essaient de euh, d'attaquer les, les gens qui appellent à la Sunna pour essayer de se justifier en disant, bon, ça c'est une secte qui est fondée par Mohammed Wahhab au XIIe siècle du, du Hijra. Et donc, c'est quelque chose de récent et de nouveau. Donc, euh, ça veut dire que c'est pas ça. Qu'est-ce qu'ils appellent à eux Qu'est-ce qu'ils appellent à suivre C'est pas ça l'islam. D'accord Et donc, eux, ils, en fait, c'est comme s'ils si font semblant ou ils essaient de s'aveugler pour dire que ah, c'est quelque chose de récent. Alors que si tu regardes les écrits de, du, du chef Mohamed Abdelwahab et les enseignements de Mohamed Abdelwahab et euh, de ses élèves, tu trouves qu'ils enseignent les mêmes fondements et les mêmes principes que les fahaba et les tabi'in et les tabi'in. Tab et il n'a pas dit aux gens, suivez-moi, écoutez ce que je dis, étudiez seulement mes livres, c'est moi qui ai la vérité seulement. Il n'a pas dit ça. Il a dit, retournez pour comprendre l'islam au Coran et à la Sunna et à la voix des salaf et vous allez trouver la vérité, vous allez comprendre l'islam. Et lui, il n'a il seulement été qu'un parmi les ulama qui a clarifié la Sunna pour les gens. Sauf qu'à son époque, il y avait des manifestations de shirk et des manifestations de Bédar qui étaient présentes, qui n'existaient pas nécessairement à l'époque des Salaf, de la même façon. Oui, c'est ça, il y avait les Turcs à l'époque qui supportaient toutes sortes de, de turcs soufis et toutes sortes de formes de… exactement. Donc il y a beaucoup de formes de soufis qui existaient en Turquie, puis pas seulement en Turquie, partout dans les autres pays les musulmans, en Irak, en Égypte en, en et dans le reste du monde musulman. À l'époque, c'était une nuance totale. Comment vous pensez que les Occidentaux, les, les pays européens ont réussi à rentrer dans les pays musulmans comme dans du beurre? Si c'était pas du fait que les musulmans étaient divisés dans leurs croyances, dans leurs pratiques, dans leur euh, sur le plan politique, sur tous les aspects, les musulmans étaient déjà faibles et divisés à cause des à, à cause des formes de chèques qui étaient répandues dans les sociétés musulmanes. Il y a gens, ils, ils étaient éloignés complètement des fondements de, de, de l'islam et de la sunnah. C'est pour ça qu'ils euh, étaient éloignés, de, ils ont été affaiblis après sur le plan politique et sur le plan euh, technologique et sur tous les aspects à cause de ça. C'est l'éloignement de la sunnah, l'éloignement du tawhid qui a fait que les musulmans sont affaiblis de plus en plus. Et quand la da'wah du Cheikh Mohammed al-Wahhab est apparue, eh ben, bien entendu, il y a eu beaucoup d'opposition, parce que les chouyouk, les sophia, euh, ils, ils profitent de l'ignorance des gens, pour se remplir les poches, pour gagner de leur, de leur euh, autorité et de leur prestige chez les gens, et si la gawa salafia se répand, ils perdent tous leurs privilèges, il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah, il n'y a pas d'intermédiaire entre les gens, donc euh, on est obligé, ils ont, sont obligés de perdre leur prestige et leur euh, leur autorité leur, euh, par rapport aux gens, les gens ont cessé de les prendre comme des intermédiaires entre eux et Allah. Alors ça, c'est c'est pour ça qu'ils se sont tout de suite opposés à cette dawa pour pour pas perdre leur privilège et leur autorité et pour beaucoup d'autres raisons également. Donc c'est juste pour dire que eux ils accusent comme ça les, ah ça c'est des wahhabis c'est quelque chose de nouveau. Hein, comme certains, par exemple, qui disent, il y en a un qui m'a écrit justement, il me disait ça, il dit que euh, c'est une nouvelle tendance qui est apparue au dernier siècle, il dit avant cela on n'a jamais entendu parler des Wahhabiyah, c'est normal, la wahhabie, ça n'existe pas, c'est vous qui l'avez inventé, <rire> c'est les occidentaux, les orientalistes et les soufis, c'est eux qui ont inventé le terme wahhabie. Non, ça n'existe pas, nous on ne suit pas le wahhabie. Mohamed Abdou Wahab, on ne le suit pas plus que n'importe quel autre parmi les ulamas. C'est-à-dire, on le suit par rapport aux preuves qu'il nous a amenées du Coran et de la Sunna, et on le suit tant qu'il suit qu ce qu'Allah nous a dit de suivre. Comme l'imam Ahmad, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, les autres imams de l'islam, ils ne sont pas des prophètes, ce sont des êtres humains. Donc, on le suit tant qu'il nous amène la preuve. Ça qui nous dit qu'est-ce qui vient d'Allah et de son messager Allah subhanahu wa il ne dit pas dans le Coran par exemple suivez euh, Abu Bakr euh, Siddiq ou suivez Omar ibn Khattab, ou suivez Ali ibn, ibn Abi Talib il ne dit pas suivez Abu Hanifa ou suivez Malik ibn Anas ou suivez euh, Ahmed ibn Hanbal ou Al shafii il ne dit pas soyez de tel ou tel madhab il suit, il dit Allah subhanahu wa ta'ala il dit suivez Allah et suivez Son messager, et il dit, suivez exactement euh, les, la sunna des khulafas ar-rashidin, comme le prophète sallallahu a dit, ou la sunna des khulafas rashidin et il dit, ma ana alayhi wa ashabi, ce que je suis moi aujourd'hui ainsi que mes sahaba, c'est moi qu'il faut suivre. Mais c'est pas de dire que tu dois suivre un être humain ou un individu en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'accepter tout ce qu'il dit d'une façon aveugle. He, comme si c'était un prophète. Ben, nou, Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur, de votre rabb, et ne prenez pas en dehors de lui des alliés. donc c'est ça, des auliyah. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Donc, euh, Les gens de Bidaï, ils aiment se cacher derrière ces quatre écoles de fait pour essayer de dire, comme par exemple nous, on est sur l'islam authentique, puis euh, les wahhabis, sont et, euh, ils sont, ils sont pas sur l'islam authentique parce qu'ils ne sont pas sur les quatre écoles ou je ne sais pas quoi. Alors que c'est faux, il n'y a, a rien qui interdit un musulman de suivre une de ces quatre écoles s'il veut, tant qu'il reste dans les limites, Et qu'il ne prend pas tout aveuglément, qu'est-ce qui vient de ses écoles. Il prend, euh, avec la preuve qu'il qu que ses chour, ou ses olamas ont mentionné. Et il suit la preuve. Hein? C'est pas, c'est, pas par exemple quelqu'un qui est, euh, supposant par exemple quelqu'un qui est, euh, illettré, qui sait pas lire ni écrire, qui comprend rien de la religion. Allah lui, il dit dans le Coran demandez aux ulamas si vous ne savez pas. Allah a pas dit, demandez aux ulamas de tel mazhab, ou de tel mazhab, ou de tel mazhab. Allah le dit juste, demandez aux ulamas si vous ne savez pas. Donc toi tu demandes à un alim à qui tu fais confiance dans la religion pour qu'il t'explique les aspects de la religion que tu ne connais pas. mais S'il est Maliki ou Shafi' ou hambali ou Hanafi ou quoi, ce n'est pas, pas ça qui est important. Est important c'est qu'est-ce qu'il te donne Il te donne avec euh, une explication et une preuve. Hein? Et c'est ça l'important. Et puis, il y a comme ceux qui souffrent à cela, ils disent « Ah, vous, vous, vous dites aux gens de devenir des mouchtahidins. » Oui, on encourage les, les musulmans d'étudier l'islam et de devenir des mouchtahidins, s'ils peuvent. Hein Devenez un lama, s'ils peuvent, oui, on n'appelle pas les gens à la paresse et à suivre aveuglément comme des bêtes, on dit, prenez tout ce qu'on vous donne et avalez-le sans comprendre, sans connaître. Eux, ils disent, ah, être mouchtahid, ça prend des années et des années des d'études, tu peux jamais devenir mouchtahid, donc dans ce cas-là, c'est mieux de suivre un madhhab et de faire le taqlid. Ça, c'est des gens qui appellent les musulmans à la paresse et à l'ignorance nous on dit aux musulmans, si vous êtes capables d'étudier et d'apprendre et, et de comprendre votre religion, faites-le Regardez qu'est-ce qui s'est passé, qu passé maintenant, des soufis hein, ou des gens de Bédah qui sont sur un Madhab, ou ils prétendent suivre un Madhab, et puis après ils ont toutes sortes de croyances contraires, même à la croyance de leur imam, hein, ceux qu'ils prétendent suivre, comme des gens qui se disent Maliki, et qui ont des croyances contraires à celles de l'imam malik qui sont Ash'ari par exemple, et qui disent qu'ils sont Maliki. Et dans la façon d'adorer Allah, ils suivent la tariqa Qadiriya ou tijaniya et ils disent qu'ils sont Maliki. Est-ce que l'imam maliki, est maliki était tijani Est-ce que l'imam Maliki était Qadiri Est-ce qu'il suivait une tariqa Sufiya Est-ce qu'il était Ash'ari ou, ou, ou Maturidi, ou, ou Jahmi, ou, ou Mu'tazili Non Alors, comment tu dis que les Maliquis, tu ne suis pas la, la, la aqidah de l'imam Malik, qui était la aqidah des salafs Pourquoi tu ne suis pas la, la façon d'adorer Allah, telle que l'imam Malik l'a suivi, c'est-à-dire de prendre les preuves du Coran et de la Sunna telles qu'elles sont venues Donc, le prétendre de dire, moi je suis Malik » ça ne veut rien dire. Et là, le fait que les gens disent comme ça, les soufis, ça qu'ils disent, posez pas de questions, cherchez pas le dalil, faites juste suivre aveuglément vos imams ou vos shouyoukhs. S'ils vous disent telle telle chose, c'est bon, faites-le. Cherchez pas la preuve. Hein? Suivez la religion comme des comme des animaux. Et ça, quand ils disent ça aux gens, c'est pour mieux les contrôler et pour les garder dans l'ignorance et dans l'égarement, pour qu'ils les suivent aveuglément. Toutefois, nous on dit non. Re, re, demandez les, les preuves. Essayez de comprendre. Essayez de chercher à comprendre et à étudier votre religion. Prenez votre religion directement des sources de Koran en de la Sunna. Entre le Muqallid et le Mujtahid, il y a des niveaux intermédiaires. Pas... Si on te dit, demande la preuve aux ulama ça ne veut pas dire que tu vas être un Mujtahid, ça veut dire que tu vas être un Mujtahid. Comme ça a été expliqué par des ulama comme Ibn Abdelbar dans Fadl al-Ilm, dans son livre, Jamil al-Ilm wa Fadli, il a expliqué ça, il a même critiqué le taqlid d'une façon incroyable. Si vous lisez son livre, vous allez voir. En ook het livre du Cheikh Al-Imam al-Shatibi, dans son livre Al-Itissam et Al-Muwafakat. Vous allez voir comment il a parlé du taflib, et comment il a dit y a le niveau entre le Muqallid et le Mujtahid, die est le niveau du de qui est Mutabi'a, le Dalil. Il n'est pas Muqallid, mais il n'est pas Mujtahid. Il prend le Dalil, et il regarde ce qui lui apparaît comme étant la vérité, et il le suit. Le Prophète, quand il parlait aux Sahaba, quand il parlait aux, aux musulmans à l'époque, il parlait à tous les niveaux de, de, de la société. Il parlait à des, des douains, il parlait à des gens, de, il parlait à des enfants, il parlait à tous les niveaux de, de, de gens. Il ne leur a pas dit, prenez pas directement ce que je vous dis, allez demander à quelqu'un avant, puis demandez-lui qu'est-ce que ça veut dire. Et, et même à l'intérieur de ces madahids, le madame Maliki par exemple, Des fois sur une position, tu vois l'imam Malik a plus de plus qu'une position. Sur une question, il a plusieurs positions, parce qu'à certains moments de, de sa vie, il a trouvé des preuves une certaine, de, sur une certaine chose qui l'ont qui fait remettre en question sa première position. Donc il a changé sa position sur certaines questions. Hein? Des fois il a, a, a, a peut-être il a pris une position sur quelque chose. Comme par exemple une fois il était avec ses élèves. Et, euh, par exemple, il, il parlait du wudu, comment faire le wudu. Et quand il a parlé de laver les pieds, il a expliqué qu'on lave les pieds, mais il n'a pas détaillé. Il y a un de ses élèves qui était avec lui, il lui a dit, cher, euh, il y a, est-ce qu'on doit passer les doigts entre les orteils Il a dit, je ne connais rien là-dessus. Moi, je dis, ne faites pas ça, ne passez pas votre doigt entre les orteils. Après, l'élève, il est allé le voir, il lui a dit, moi j'ai un hadith. Il a donné les et il lui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il passait son petit doigt entre les orteils. Et après ça, il a dit Ouais, ça c'est. Et l'imam Malik a entendu ça, il a dit Oui, c'est un hadith sahir. À partir de ce moment-là, il a commencé à enseigner ça qu'il faut passer le petit doigt entre les orteils. Donc ça prouve que il y a des hadiths que l'imam Malik connaissait pas et certains de ses élèves, parfois il lui enseignait ce hadith et il acceptait. Puisqu'il était sahih, et il l'enseignait par la suite et ça, ça faisait partie par la suite de son madame, d'accord Donc, euh, des fois, tu vas lire dans des livres de chefs maliki, tu vois, il y a un chef maliki qui a défendu dans un livre une position, tu vas lire un autre livre maliki qui défend une position différente de l'autre chef maliki. Donc, plusieurs lamas parmi les maliki, des fois, ils ont différentes positions sur la même question. Comment on explique ça Hein Alors qu'ils disent qu'ils qu suivent le même Madhab. Même s'ils suivent le même Madhab, ça ne veut pas dire qu'ils ont la même position. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là Est-ce qu'on dit, ah, on peut choisir n'importe quel on, on, on fait pile ou face Celui-là, euh, on va dire, ok, pile ou face, on fait, comme on dit ici, mini mini, mini, mini, mini mo C'est c'est au fait, c'est began... D'abord, différents pays, ensuite, des, enfin, des, des enfin, choses chose différentes pour essayer de choisir lequel va gagner. On va être choisi. Donc là, tu fais une phase, ou bien tu fais un tirage au centre, Puis là tu prends celle qui. Ou bien tu choisis selon tes passions. Moi, j'aime telle position, donc c'est elle que je vais choisir, parce qu'elle me fait plaisir. Un tel cheikh a dit, ah, riba c'est halal, tu le prends. Un, un tel cheikh a dit, ah, l'alcool c'est halal, ah, on le prend. On appelle ça, euh, al, euh, comment on appelle al-rochas. Tatabu al-Rukhas, ou bien, zalatul alam. Il y a, chaque alam, les romanes dans chaque, chaque savant, il se voit trouver une, une erreur qu'il a fait, une, une grave erreur qu'il a fait dans son madhhat. Il a pris une position qui est complètement déraillée, c'est-à-dire complètement en dehors de la traque. Et, et donc, il y en a des gens, ils font juste chercher ces erreurs-là, dans chaque, dans, chez chaque savant essayer de suivre ses Donc euh, il va trouver un détail dans un madhhab qui lui dit ah Tu peux prendre une riba si c'est juste euh, 1% ou 2%. Ah, il dit ah, On va prendre ça, ça ça me fait plaisir. Hein? Et là il trouve dans un autre madhhab un euh, madhhab qui dit Ah, si c'est euh, un, un liquide euh, ou un, un breuvage qui est fermenté à partir de date, ok, ça c'est C'est pas haram. Il dit ah, Ok, ben, on peut prendre ça d'abord, on va. Euh, Suive cette euh, opinion-là. L'autre qui va te dire Tu peux te marier, mais pas, euh, tu peux te marier sans Wali, c'est accepté. Comme dans le Madhhab Al-Hanafi. Tu peux te marier sans Wali. Ah, je veux me marier, puis la fille, et son père, il dit Ah, je veux me marier sans Wali. Et puis, toi, il, suit, il prend dans chaque Madhhab, ou dans, de telle façon, comme il prend selon ses passions. Pas selon le Danil, pas selon la preuve, selon ses désirs. Ça, fait c'est ça la cause de légard Eh bien dans le même magh'ab parfois, tu peux trouver différences d'opinion comme ça, et si tu ne suis pas la voie des salafs pour régler cette divergence-là, tu vas t'égarer, c'est sûr. et c'est pour ça qu'on doit suivre le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y en a qui disent, oui mais nous on n'est pas capable de comprendre les textes différents, de la façon. Ça prend, il faut être un imam dans la langue arabe, il faut connaître les balarabes, il faut connaître toutes les règles de d'Ossoul euh, Al-Faq et tout ça. Sinon tu ne peux pas comprendre les textes de la religion. Il y a des niveaux de, de, de, de textes, il y a des niveaux de compréhension. Il y a des textes tout le monde peut les comprendre. Il y a d'autres textes seulement les ulama peuvent les comprendre. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Il y a des textes qui sont muhkamat, il y en a qui sont mutashabihat. Hein, et donc, mais les choses qui sont claires et, claires et précises dans la religion, tout le monde est capable de les connaître. Et le point important à comprendre, c'est que si tu dis que les textes des, des, des Prophètes, la parole d'Allah et la parole du Prophète tu peux pas les comprendre, Mais alors là, on peut dire la même chose du texte, des textes et des paroles des ulama, ça, te prend des, ça va te prendre des ulama et des gens pour t'expliquer la parole des ulama. Hein? C'est pas facile, des fois, de, de, comprendre certaines expressions. Des fois même, une parole d'un âne, tu vas voir deux ou trois ou quatre personnes qui vont le comprendre différemment. Hein Donc, il y a un lama, on dit, c'est plus facile, c'est de se tromper dans la compréhension d'un texte, que de se tromper dans la compréhension, que de se tromper dans la compréhension d'une aïe ou d'un hadith. En tout cas, ça, c'est un long, un long euh, sujet, on est rentré là-dedans. Je voulais, clarifier ça. mais c'est, en fait, c'était <coughs> juste pour, rappeler euh, que dans la question des divergences, eux, ils l'appliquent au sens très, très, très large. Hein. Et leurs principes ou leurs règles d'or établies par Hassan al-Banna, qu'il a pris de, euh, Abdullah, qui l'a pris de euh, l'autre, euh, Jamal al-Din al-Adrani et Muhammad Abdul, Il a pris cette règle de ces gens-là qui disaient a on We gaan coöpereren op de dingen waar we het over hebben. We gaan coöpereren op de dingen waar we het We gaan coöpereren On de dingen waar we het de Mais l'autre partie qui dit on va s'excuser les uns les autres quand on est euh, en désaccord là ça il faut faire attention ça dépend ça dépasse encore là quelles sont les divergences en question est-ce que ce sont des divergences dans les fondements de la croyance islamique à ou est-ce que ce sont des divergences sur la façon de comprendre les textes et les fondements de la sunna encore là si c'est si ce genre de divergences là et si c'est ce genre de désaccord là c'est interdit de, de s'excuser les uns les autres dans ce genre de divergence-là. On n'a pas le droit de, de s'excuser se, les uns les autres là-dedans. L'obligation de chacun, c'est d'abandonner ses erreurs et ses contradictions et, de, et ses divergences, et de revenir aux preuves et aux, aux positions du Coran et de la Sunnah, à la position des salafs, c'est ça qui est obligatoire pour chaque musulman. Donc ces gens-là, eux, ils veulent donc appliquer Euh, L'opinion, la, la, la position d'une façon large. Et donc, eux, ils disent, par exemple, il y en a qui ont, qui ont reformulé ça, ils disent, nous ris de wahdatu saf, la wahdatu raï. Ils disent, on veut unir nos reins et non pas unir nos opinions. Hein, ça, c'est grave. Premièrement, est-ce que l'aqida c'est une opinion Est-ce que les fondements de l'islam c'est des opinions Non, c'est des faits, des choses qu'Allah nous a révélées. Il nous a ob... Exactement, c'est une chose qu'Allah nous a ordonné de suivre. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais si on unit nos reins, mais on n'a pas uni nos cœurs, ni notre aqidah, comme sur l'aqidah des sahabaïs, on n'est pas réellement unis. Et cette union-là, elle est illusoire. Al Mati Hazbaraminha les gens qui ont suivi Hassan al Banna, ils ont appliqué cette règle très largement, et même que ils ont incorporé dans leur principes des fondements, des manahish ou des différentes méthodologies, des sectes, des vieilles. C'est pour ça que les gars, ils, disaient, ils ont pris de chaque secte ou de chaque groupe ce qui était de bon, ce qui était de bon selon leur jugement à eux, ils disent selon le Quran et la Sunna, mais on voit que ce pas vrai, ils ont pris un petit peu des mu'tazila un petit peu des Shi'a, même ils ne critiquent jamais les Shi'a, enfin, ils vont dire les Shi'a c'est nos frères. Il y a des rapprochements. Non oui parce que les, les chi'a, à la base les soufis ils viennent presque directement des chi'a. les soufis et les chi'a, ils ont des liens directs entre eux hein, ils ont des rapprochements même dans leurs croyances ils ont des choses très proches les uns les autres et même ils ont fait les irwan, ils ont même incorporé les chrétiens dans leurs mouvements hein, et dans certains de leurs comités il y a des chrétiens qui étaient membres de leur qui sont membres de leur groupe parce que pour eux les Iraniens c'est un, un parti politique Tout le monde peut être membre, peu importe leur religion, peu importe leur croyance Tant que tu adhères au principe de leur organisation, tu peux être mort Louis Donc pour montrer qu'ils sont pas euh, des fanatiques, qu'ils sont pas euh, extrémistes dans la religion, ça ça, ils ont fait participer dans leur euh, par, ils ont fait rentrer parmi leurs membres dans euh, le comité politique qui suit le, le groupe des Ikhwan musulmans. Euh, en 1948, deux parmi les chrétiens, qui un qui s'appelait Wouheb Dous et l'autre s'appelle Ahnour, Louis Ahnour, ou je sais pas quoi. Donc, ça, c'est un de leurs principes. Et qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh Il y a un chef qui a parlé à propos de ce groupe, de cette règle-là qu'ils ont établie. Et il dit, Cheikh Abdul Al-Abbad, il dit, أو على أتباع هذا الدعية بدلا من التوسع في إعمال مقولته لتستوعب الفرق الضالة حتى لو كانت أشدها ضلالا كالرافضة أن يعمو بتطبيق قائدة الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاذاة في الله أو المعاذاة فيه التي لا مجال أن يعذر أهل أن يعذر <moguilat> le shaykh dit, c'était mieux, mieux pour le fondateur de ce groupe, hein, de, ou ceux qui suivent le, le, le, le fondateur de ce groupe, Hassan al-Banna, au lieu de s'élargir dans la façon d'appliquer cette règle qu'ils ont établie, pour qu'elle inclue même toutes les sectes déziées, même les plus égarées parmi elles, comme la salle des rafida Ça aurait été mieux s'ils auraient appliqué la règle de l'amour à Allah et la haine à Allah et de s'allier pour Allah et de se, de, de se désavouer des gens ou de se détester à Allah. comme le Prophète a dit Aura l'Islam, al-Hubu L'aspect le, le, le plus solide de l'islam ou le Awfaqou Aura l'Islam, la lance la plus fiable ou la plus solide de, de l'islam, c'est quoi d'aimer pour Allah et de détester pour Allah C'est ça la base, un des fondements de l'islam. Mais eux, au lieu de ça, ils ont élargi ça, puis ils ont dit, on s'excuse entre nous si on a des divergences. Et le chef, il dit, euh, il a pas, donc, le, on n'a pas le droit d'excuser les gens de déviation, les gens d'égarement dans ce qu'ils ont contredit, les gens de al-Nusubatu al-Diamar. Non, ils s'imaginent, eux, qu'on a le droit de s'opposer et de contredire et de suivre des, euh, ou d'excuser les gens de déd'aï des groupes, hein donc c'est ça, donc eux qu'est-ce qu'ils font quand ils parlent aux, aux musulmans à propos des, de, de, des salafis, des fois qu'est-ce qu'ils font, ils mélangent entre les salafis puis les takfiris et les djihadis, donc ils disent regardez les salafis, ils font le takfir de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Hein Ça, c'est pas vrai. Et la façon qu'ils n'expliquent il pas, ils n'expliquent pas c'est quoi les règles et les principes. Ils laissent ça comme ça pour faire peur aux gens, pour que les gens s'éloignent. Et c'est eux les djihadistes, et c'est eux les tecs Donc ils veulent, hein, ils veulent nous accuser de quest ce qu'ils sont eux-mêmes en train de faire. Tu vois Et c'est ça ce qu'ils font. Ils, ils ont ils ont pris un, une partie de leur, de leur groupe, de leur membres, qui se prétend salafis pour faire des actes de terrorisme, et pour faire des, des actes d'attentat de, ou de, de djihad, soi-disant, et, et, et après ils essaient de faire passer ça sur le dos des salafis. Alors que les ulama, tous les salafis, ils, ils, ils contredisent ces gens-là et ils les opposent. Donc, il y a un shir qui s'appelle… Euh, si je me rappelle bien son nom, c'est euh, ibn ibrahim al-Husman. Il a écrit un livre qui a été revisé par Cheikh al-Fawzan et Abdul Muhsin al Abbad Et ce livre-là s'appelle Zajr al-Mutahawun bidara riqa'idat al-Ma'bira wa Al ta'awun. Et c'est un des très très bons livres qui a été écrit à ce sujet-là. Et Incha'Allah, si c'est possible, on va... Euh, étudier ce livre ensemble, parce que c'est tellement bon, tellement important. On va étudier ce livre ensemble pour comprendre réellement comment cette règle-là des Irkouan musulmanes s'oppose complètement au principe de l'islam et avec les preuves. Et on va réfuter là-dedans toutes les choubouhats qu'ils ont amenées à ce sujet-là en détail. Là c'est pas possible parce qu'on fait un résumé, mais c'est juste pour vous faire comprendre l'étendue de l'égarement de ce principe. وقد يقال وقد يقول قائل بأن مقصد الحسن الذنب والإخوان بعده بهذه القاعدة هو الخلاف في الفروع لا في الأصول والجواب أنهم لم يقيدوا ذلك لا في مؤلفاتهم ولا في مواقعهم العمل بل wala okay. fi waqi'ihim bal af'aluhum wa aqwaluhum tadullu 'ala annahum ya'zuruna al-mukhalif hatta fi al-'aqida que certain person l'intention de Hassan al-Banna et uniquement de la pour les divergences secondaires ou dans les aspects qui ne sont pas dans les fondements de l'islam, comme des choses qui sont en dehors de la de l'aqidah, en dehors des fondements de la sunnah, etc. Juste pour les questions du jihad, et euh, la réponse à ce sujet-là, c'est que euh, ça, ça n'a pas été limité ou expliqué dans aucun de leurs livres, et ni dans leur euh, Dans la réalité de leur euh, application de cette règle-là, règle dans leurs paroles et dans leurs actions, on voit pas qu'ils, on voit en fait qu'ils nous excusent tout le monde, même dans les questions d'harakat. Donc ça prouve que euh, c'est pas c'est pas euh, vrai qu'ils limitent ça aux questions d'Ijtihad, ou des aux divergences dans les questions d'ischihad. في ركن الفهم، في ركن الفهم أن أن من أركان بيعته أن البدعة الإضافية والتركية خلاق فقهي لكل فيه رأيه. سأسيف كلاذيضا دليليذ مجموعة مجموعة رسائل حسن البنا انت ذي ك dans les questions des bid'a' qu'on appelle « -bid al bid'a al-idhafiya al ou « al-tarqiyya » c'est des divergences de, de fiqh et tout le monde a le droit à son opinion dans ces divergences-là. Donc ça c'est euh, al-Banna, il a expliqué ça dans ses écrits. Et ça, ça prouve qu'il ne distingue pas entre, euh, il ne distingue pas dans les questions de, qui font partie des fondements de l'islam ou des questions des shihads. Parce que, s'il si dit que les al-ibafiyah, c'est quoi al-bid'a's al-ibafiyah? ça veut dire, comme par exemple, euh, à la base, l'action que tu fais, elle est en accord avec la sunnah, ou elle a une origine dans la sunnah. Mais, tu rajoutes à cette, à cette action, quelque chose qui la fait sortir de la description, ou de la forme qu'elle a dans la sunnah. Comme par exemple, euh, Un bid'a, bid'a, un par exemple, dans le sens où tu vas faire, salatul akr, mais tu vas rajouter, on va dire, une sixième raka. Une cinquième raka, ou une sixième raka, ou etc. Ou bien, tu vas faire, tu vas dire, je vais faire le dhikr. Et le dhikr, ça fait partie de l'islam. Ça fait partie de la sunnah. Mais tu vas le faire d'une façon qui est contraire à l'exemple du prophète sallallahu wa sallam. Comme, par exemple, tu vas la faire à haute voix, puis en groupe. Comme les soufis. Ou bien, tu vas faire une bid'a, Euh, tu vas faire une chose qui fait partie de la sunnah, mais tu ne la fais pas dans le temps euh, que le Prophète sallallahu alaihi wa sallam l'a délimité. Comme Aïnon se dit que tu veux faire le Hajj, mais pas dans le mois de al-Hijjah. ou tu veux faire le mois de Ramadan, mais dans un autre mois, comme dans le mois de chaban ou, euh, ou Bulhijjah ou un autre mois, ça c'est pas permis, tu vois, ça serait une bid'ah, parce que tu dois te limiter au temps que le Prophète, quand le, quand le Prophète sallallahu alaihi wa sallam À limiter un certain temps pour quelque chose, de pas, tu ne peux pas le dépasser. Ou bien, par exemple, tu, tu limites une, une certaine euh, sunnah. Euh, par exemple, le professeur nous a enseigné de faire un zikr, de dire la ilaha illallah, par exemple, sans, dé, sans, dé, sans désigner un nombre de fois spécifique de le dire. Il l'a laissé comme ça, ouvert. Tu le dis comme le, le nombre de fois que tu veux. Et toi, tu arrives, tu dis. Qui va dire après la prière de Asr, mille fois, la ilaha illallah. Ou un million de fois, euh, ou cent fois, ou cinquante fois, tel tel dès à tel moment, à tel... Là, tu, tu spécifies quelque chose qui n'a pas été spécifié par le Prophète, Raffaim, ça devient une bid'a ibrachiya. Et, et le Prophète, Raffaim, il a dit, le bida a balala. toutes les bid'a sont balala. bid'a. Al bid'a, c'est quoi C'est al bid'a, comme si par exemple, Que le prophète sallallahu wa sallam n'a pas fait quelque chose. Il n'a pas fait quelque chose. Donc, euh, euh, donc on dit, si toi tu le fais, tu dis, tu dis aux gens de le faire, c'est comme si tu, euh, appelles les gens à innover quelque chose dans la région. Comme par exemple, le prophète sallallahu alaihi wa sallam, après la prière, il faisait pas le doigt, lever ses mains, puis faire le doigt, puis, euh, essuyer ses mains sur son corps par la suite. Donc, Il y en a qui vont dire, ah, mais, le prophète François ne l'a pas fait, mais ça veut pas dire que, puisqu'il ne l'a pas fait, qu'on n'a pas le droit de le faire. il essaie de dire que, le fait que le prophète François n'a pas interdit, ça veut pas dire que, ça veut dire qu'on peut le faire si on veut. Hein, d'accord? Mais, si tu commences à le faire tout le temps, ça devient comme si c'est une somme. Hein. Et c'est comme si là, tu commences à le faire régulièrement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme si c'est quelque chose de prescrit alors que le prophète Salahsan n'a pas fait, ça fait partie des euh, bédats, et donc tu rajoutes quelque chose dans les thèmes que le prophète Salahsan n'a pas fait, donc c'est ça, c'est un autre exemple, euh, <coughs> on va s'arrêter bientôt, le ensuite il dit het is een discussie die hij heeft in zijn livre Magemouat Rafaël Hassan al-Banna Hoe hij décrit zijn groupe Hij a dit Notre groep, jamaat al-Ikhwan c'est is een dachwa salafie Hij prétendt dat het salafie Hij dit dat c'est een voet sunniet is et il dit que c'est une réalité sophia que c'est une, euh, une forme politique, un groupe euh, sportif sportifs, et un lien scientifique et culturel et une compagnie économique et une idéologie sociale ou de, de groupe. Donc ça veut dire, il, il, met, il a tout mis ensemble, toutes les Des choses même qui s'opposent, qui sont contradictoires et il les a réunies. Comment quelque chose peut être salafia puis soufia et sunnia en même temps? C'est comme si tu dis, euh, c'est comme si tu veux réunir quelque chose avec son opposé. D'accord? Et puis il mélange avec ça toutes sortes d'autres choses qui ne font pas réellement, euh, partie des fondements de l'islam. En tout cas, il mélange beaucoup de choses. Il dit, « bihi, akbar adad مع اختلافهم العقدي والمنهجي، وهذا على حساب المنهج السليم، وينزل منه التفريط بأصول العقديّة وطوابق شرعية، إذ إن قوة الدعوة وسلامتها تمكن في المحافظة، أو تمكن أو إذ إن قوة الدعوة وسلامتها تمكن في المحافظه او تمكن في المحافظه على سحة عقيدتها وسلامة منهجها أكثر مما تمكن او تمكن في كفرة الأتباع. ولا ينفع الاجتماع أو وحدة الصف على خلاف العقيدة الصحيحة. للموسيت تمكن أو تمكن وين؟ دهك On voit que le but de Hassan al-Banna quand il dit des choses comme, quand, quand il décrit la, le groupe de cette façon, c'est pour en réalité réunir le plus de fidèles possible. Peu importe leur divergence dans la l'aqidah ou dans le mannage. Tout le monde va trouver dans, dans la jama'a quelque chose qui lui plaît. C'est ça. Il va, tout le monde va trouver quelque chose qui va lui faire plaisir et donc il va joindre le groupe pour, celui qui veut le sport, il va rentrer, il va trouver, ah, c'est un groupe sportif. Celui qui aime l'économie, là, c'est il y a l'économie là-dedans. Celui qui aime souffrir, il trouvera, ah, c'est souffrir. Celui qui aime soi-disant la sunnah ou quoi, il trouvera, ah, il y a la sunnah. Donc c'est un groupe qui mélange tout et c'est pour réunir le plus de, de personnes et de fidèles. Tu veux tu, tu, tu, Par exemple, tu veux quelque chose, on te dit ah tu veux du sport, on a des groupes de sport dans notre groupe. Tu aimes euh, souffrir, on a des groupes parmi on a des gens qui font le tassau ouf, donc il y a toujours quelqu'un qui va ou un parti qui va euh, te dire qui va qu'est-ce qui, Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Comme le djihad Ah oh, oui, il y en a des groupes qui font des jihad, etc., etc. Donc c'est ça. Après, il dit, euh, et, et le chef, il dit, ils font ça euh, sur le compte de, du manhaj qui est propre, hein, au lieu de suivre le bon manhaj et de se baser sur les fondements de la croyance et les règles de la sharia. Parce que euh, la force du manhaj est, est, est, est, est en fait est déterminée par La, la façon dont tu t'accroches ou tu préserves l'aqida qui est correcte et, et que tu gardes ton manhaj propre, propre, ça c'est plus important que d'avoir plus de fidèles, hein, parce que c'est ça réellement qui qui est euh, important. Toutefois, de réunir les gens euh, et de les mettre ensemble sans aqida, sans avoir une bonne aqida, ben ça, ça n'a aucune valeur en réalité. لثم نجد أن البنا في باب أسماء الله وصفاته وقع في أخطاء كبيرة. دار كستيون ذا أسماء الصفات إلى فدي كاظر حيث قال وردت في القرآن آيات في السنة وفي السنة المطهرة أحاديث توهم بظاهرها مشابهة الحق تبارك وتعالى لخلقه في بعض صفاتهم نرد بعضها على سبيل المثال ثم أورد ما يظنه أمثلة لذلك. فهل هناك آيات حديث توهم بظاهرها مشابهة الحق تعالى لخلقه إن نسبة الوهم للقرآن والسنة التي تفسره من الأمور الخطيرة إذ يلزم منه أن القرآن تضمن ما يوهم الكفر إذ إن تشبيه الله تعالى بخلقه كفر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 Des vers, dans certains versets dont on et dans la Sunnah, des hadiths, c'est des versets qui, qui donnent l'impression, en apparence, euh, de faire ressembler Allah à sa création dans certaines des attributs. Et, et on va donner quelques exemples de ça. Donc, il a mentionné des exemples qui, lui, croient que ça, c'est des exemples de ces choses-là. Il dit, et le chef lui pose la question, il dit, est-ce qu'il y a des versets et des hadiths qui font croire qu'en apparence il y a une ressemblance entre Allah et sa créature, le chef il dit d'attribuer au Coran et à la Sunna, de faire, des, de, de, de, de donner l'impression de, de faire des ressemblances entre Allah et la création, ça c'est quelque chose de très dangereux. Tu prétends que le Coran euh, fait, fait croire aux gens qu'il y a une ressemblance entre Allah et la création. Il dit ça c'est grave parce que c'est comme si tu disais que le Coran implique ou inspire le corps. Ou faire co comprendre aux gens quelque chose qui est kuffre, parce que de faire ressembler Allah à sa création, ça c'est kuffre. Donc ça c'est euh, c'est très grave d'attribuer ça au Coran. C'est comme si tu dis que si tu prends le Coran tel quel, c'est comme si tu dis aux gens de, de, que le Coran implique ou euh, le sens apparent du Coran t'enseigne le kuffre. Hein? Et ça c'est dû à leur ignorance du Coran et le fait qu'ils mélangent entre les versets qui sont clairs et les versets qui sont, euh, comment on dit, qui impliquent plusieurs significations et les versets qui parlent des attributs d'Allah ne font pas partie des tachâbets, c'est-à-dire ne font pas partie des textes qui sont euh, avec différence, euh, qui, qui impliquent une différence dans leur signification, parce que les, les versets qui parlent des attributs d'Allah wa Ta'ala et des noms d'Allah Ta'ala, eh و en fait, leur signification elle est connue dans la langue arabe. Tout le monde connaît la signification de ces attributs-là. Quand Allah S.W.T. dit qu'il a une main, on sait que ce n'est pas pour comparer avec la main des créateurs, parce qu'il dit là il s'appelle ça le passé. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et c'est lui qui est et le voyant. Mais mais ces gens-là, eux, bien entendu, ils essaient de faire croire que ça, ça implique une ressemblance entre Allah et sa création. Et donc ils font le cas où oui, ils nient les attributs d'Allah SWT, ou bien ils disent on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça veut rien dire. On pas... Euh, donc c'est ça. Donc ils nient ça. Et le cheikh il dit, وَأَنَّهُ قَالَ عَنْ السَلَفِ Donc en fait, le qu'est-ce qui est mutashabih dans les attributs C'est al-kefiyah. En que qu'on ne connaît pas la desclave. On ne connaît pas le commun. Comment il est la main d'Allah, on ne le, le sait pas. Ça c'est... Ça fait partie du mutashabih. Mais al -ma la signification, on la connaît en la langue arabe, parce que c'est un mot arabe, tout le monde sait ce que la main signifie, et la main d'un animal et la main d'un être humain, c'est deux mains, la main, c est, c est, ça c'est une main ça c'est une main, toutefois ce n'est pas des mains qui sont comparables, qui sont différentes, et donc la main de l'animal convient à l'animal, la main de l'être humain convient, convient à un être humain, Et la main d'Allah, le Créateur de l'univers, elle convient au Créateur de l'univers. Et il n'y a aucune ressemblance entre les deux. Hein. Chacun a une main qui convient à ce qui qu lui correspond. Et donc, la main du Créateur, de l'être suprême, de, de, de, de l'être tout-puissant, celui qui est parfait, c'est une main parfaite qui convient à sa grandeur et à sa majesté. أنه وأنه قال عن السلف أما السلف فقالوا نؤمن بهذه الآيات والاحاديث كما وردت ونترك بيان المقصود منها لله تبارك وتعالى فهم يثبتون اليد والعين والأعين والاستواء والضحك والتعجب إلى آخره وكل ذلك بمكان لا ندركها وتترك لله تبارك وتعالى الإحاط بعلمها لا سيما وقد نهينا عن ذلك ثم قال بعد ذلك اما الخلف فقد قالوا ان نقطع بان معاني الفاظ الايات والاحاديث لا يراد بها ظاهرها وعلى ذلك فهي مجازات لا, مان لا مانع من تاويلها فاخذوا يؤولون الوجه بالذات واليد بالقدره وما الى ذلك Donc ça c'est l'exemple de, de la parole de Hassan al alban au sujet de, du, de, de la position des Salaf. Il prétend que la position des Salaf, euh, il dit que les Salafs ont dit on croit en ces versets et en ces hadiths comme ils sont venus et on dit que le, le qu'est-ce que Allah a voulu de ces, euh, de ces attributs là on On le laisse, on le laisse. On ne pas de savoir ce que Allah a voulu dire par ces attributs-là. Donc, il disent, il, il prétend que les salaf affirment la main, l'œil, les yeux, le stiwa, le fait que Allah s'est élevé au-delà de son trône, le rire et l'étonnement d'Allah Taala. Tous ces attributs-là qui ont été affirmés à Allah Taala par, par lui-même dans le Coran ou bien par son prophète, sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Tout ça. Euh, ils disent que c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre et on les laisse à Allah Subhanahu wa Ta'ala euh, parce que c'est lui qui euh, les connaît complètement, qui, complè qui connaît complètement ces choses-là, et, et en particulier qu'on nous a interdit d'essayer de, de, de, de, de connaître ces choses-là et la réalité de ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite Il dit, puis les khalaf, les khalaf c'est qui C'est ceux qui sont venus après les salaf, c'est les gens de Bid'a en général, Les dit, les, les, les et les autres, ils disent, eux, ils sont venus et, très, très, et ils ont dit explicitement et clairement et euh, avec certitude comme que les significations de ces mots-là, ce, ce n'est pas, et de, de ces, de ces, de ces attributs-là dans les hadiths et dans les versets, ce n'est pas leur sens apparent. Est on est certain que ça veut que ces, ces attributs-là d'Allah qu'il s'est attribués, Allah attribué, n'a euh, pas voulu, et le prophète Sassou n'a pas voulu affirmer leur sens apparent. Donc ils disent que c'est des choses qui sont uniquement symboliques, c'est pas réel. Donc étant donné que c'est symbolique, on a le droit de les, de les interpréter comme on veut, de, de, de leur donner une autre signification comme on veut. Donc ils ont commencé à interpréter par exemple, ou à, à déformer le sens. Ils ont dit que par exemple, Le visage, c'est Allah. Allah parle de son être, quand il dit son visage au lieu de dire son être, il dit son visage. Il parle de sa main et en réalité, ça veut dire la force d'Allah etc. Donc, ils ont fait ça dans le but de s'enfuir du tachbi, dans le but de s'enfuir, de faire une ressemblance entre Allah et sa créature. Puis, après ça, le a dit, قال بعدما ذكر جملة من تأويلات ولو بحثت الأمر لا علمت أن مسافة الخلاف بين الطريقين لا تحتمل شيئا من هذا الشأن ولو ترك أهل كل منهما التطرف والغلو وأن البحث في مثل هذا الشأن مهما طال فيه القول لا يؤدي في النهاية إلا نتيجة واحدة وهي التفويض لله تبارك وتعالى Donc, il me dit quoi à la fin, comme conclusion Il dit, si tu fais la, tu, tu cherches dans cette, euh, question-là, tu vas, tu vas voir qu'après avoir, euh, quand tu vas voir le, le, la divergence qui existe entre les deux groupes, c'est-à-dire entre les khalaf et les salaf, tu vois qu'en réalité, ça ne mérite pas toute cette, euh, toute cette importance-là. C'est-à-dire, tout ce débat-là en ce qui concerne les attributs d'Allah, Euh, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel, est-ce que ça... Hein lui, Hassan al-Banna, il dit à la fin, les deux groupes, il, euh, tout ce, ce débat-là entre les deux groupes, il n'a pas toute cette importance. Il ne faut pas lui donner toute cette importance-là. Et si chacun des, des, des deux groupes, les salaf et les khalafs, regardez comment il met les salaf et les khalafs à égalité. Et il essaie de dire comme si, comme il dit, si tous les deux groupes abandonnaient leur extrémisme, Hein, et leurs euh, exagérations. Hein, et puis, euh, donc c'est comme si, en voulant dire, s'ils abandonnaient leur expérience et leur exagération, les deux parties, ben là, on pourrait comme, euh, il, éviter de perdre de temps dans les, des, des questions pareilles. Et, puis, et peu importe combien de temps tu, combien long, de temps tu vas rester longtemps dans, à commencer à discuter et débattre sur ces idées-là ou sur, sur ces points-là, dans un débat qui n'a aucune fin. Et Yannis t'a dit, il essaie de te dire que tu peux rester longtemps en train de débattre et discuter sur ce, sur ce sujet-là, mais à la fin, la conclusion, c'est toujours la même. Et l'unique conclusion, que tu dois remettre la connaissance de ces attributs-là à Allah. Donc, il veut dire, lui, que c'est vrai, il y a la différence entre les salaf et les khalaf. Et tous les deux partis, il il ils sont extrémistes, ils exagèrent là-dessus, ça ne pas toute cette importance-là, et même si tu vas rester longtemps, tu vas voir qu'à la fin, ça arrive à la même conclusion. Les salaf et les khalafs, ils arrivent à la même conclusion Essayer c'est de faire le tafuit, c'est-à-dire de dire qu'on doit remettre la connaissance de la signification de ces attributs-là à Allah Subhanahu Donc ça, c'est sa conclusion à lui, et on voit l'ignorance qu'il y a dans cette conclusion-là, et l'égarement en fait.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 Il dit que les Salaf et les Khalaf sont d'accord que la, la, le but ou qu'est-ce qui est voulu, par ces, le, le sens voulu par ces, ces attributs-là, ce n'est pas le sens apparent qu'on connaît entre les créatures qui est connu entre les créatures ou entre les, entre les êtres humains, mais il faut l'interpréter et déformer le sens en général. Donc ça c'est sa conclusion, que les Salaf et les Khalaf, ils, ils disent que le sens apparent ce n'est pas voulu par les mots arabes qui sont utilisés par Allah pour se décrire lui-même dans le Coran et les paroles du Prophète Donc ça c'est, encore une fois, il ment au sujet des salaf et il met la position des salafs et des khalafs au sujet des attributs d'Allah à égalité, et ça c'est un mensonge et c'est faux à ce sujet-là, qu'est-ce qu'il dit Cheikh il dit, le Cheikh il dit, le Cheikh il مناقشته في هذه الامور التي خالف فيها معتقد السلف وانما اشير اشاره الى اهم الاخطاء في كلامه المتقدم إنه قا... ان قوله اما السلف فقالوا نؤمن بهذه الايات كما وردت الى اخر ما قال هذا القول لا يصح نسبته الى السلف ولا ينطبق على عقيدتهم الذي أخ... اخذ به السلف وهو الايمان بكل ما جاء في الكتاب على ظاهره الصحيح وما ورد من قولهم vais pas rentrer dans les, les de chaque point en détail qu'est-ce qu'il a dit au sujet de, de des points qui la contredis la croyance des salafes, mais je vais juste vous donner une, une, une Un petit, euh, une petite indication pour montrer les plus importantes parmi les erreurs qu'il a mentionné euh, dans, dans ses paroles précédentes. Il a dit euh, en ce qui concerne les salaf, euh, on, ils ont il, dit, il, il attribue aux salaf que les salafs ont dit, on croit en ces versets-là comme ils sont mentionnés, comme ils sont venus. Et euh, jusqu'à la fin de la phrase, il dit ça c'est pas correct ou c'est pas vrai d'attribuer cette citation-là ou cette parole-là aux salaf. Et ça n'a pas rapport avec leur que En fait, la qui a été prise des salaf, c'est de croire en tout ce qui est rapporté dans le Coran et dans la sunna tel qu'il est, dans son sens apparent correct, comme on a vu dans leur citation, comme dans la citation des salaf. Ça veut dire prenez-les tels qu'ils sont mentionnés. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par cette citation-là Ça veut dire ne pas faire de ta'wil, ne pas essayer de changer le sens des attributs d'Allah et le déformer de son sens apparent ou d'essayer de nier leur signification. C'est ça ce que ça veut dire. ruha kama ja'at, Des fois, ils disaient aussi les salaf, Amirouha kama jad bilakheef. Prenez-les tels qu'ils sont, c'est pas le ne déforment pas leur signification. ne Donnez-leur pas un autre sens qui est contraire au sens de ces mots-là dans la langue arabe. Bilakayf, sans demander le comment, ou chercher à comprendre la description de ces attributs-là. Et après le chef dit هو عين قول المفوضه الذين يفوضون معاني نصوص الصفات وهو التفويض الذي يستلزم تجهيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاني هذه الصفات وتجهيل صحابته بهذه المعاني كذلك خلافا لمنهج السلف الذين يثبتون لله ما اثبته لنفسه من الصفات او اثبته له رسوله بمعاني معلومة وانما يفوضون في الكيفيه شيخ الزي سك al-Banna a rapporté et qu'il a attribué à la croyance des Salaf, c'est en, euh, en réalité la parole euh, des Mofawudras, ceux qui, euh, qui disent qu'on ne peut pas connaître la signification des attributs, des textes qui parlent des attributs d'Allah. Et ils disent que, en fait, c'est comme s'ils disaient que, que, que euh, disaient que le messager d'Allah, était ignorant des significations des attributs d'Allah et que les Sahaba également étaient ignorants des significations des attributs d'Allah contrairement au manhaj des salaf ceux qui, qui c'est-à-dire que eux ils attribuaient ils les attributs à Allah comme Allah se les a attribués lui-même et comme le Prophète s.a.w. lui a attribué Et que ce sont des significations des, des, des, des ou des mots qui sont bien connus dans, leur, dans les. C'est ça. Donc, ils euh, attribuent, contrairement à ce que les Salaf font, ils attribuent à Allah ce qu'Allah s'est attribué pour lui-même, ainsi que le, ce que le Prophète a attribué. Et ils disent que ce sont des significations qui sont bien connues dans la arabe, et ils ne, ils ne font le tafoud que pour la, le commun la description des, des attributs, c'est-à-dire ils disent qu'ils ignorent comment sont les attributs d'Allah, par temps-là. comme si ils vont pas, ils, vont, ils disent nous on sait pas comment est la main d'Allah ou comment sont les yeux d'Allah ou comment euh, Allah s'élève au-delà de son trône ou comment ou comment il descend au, au dernier tiers de la nuit, ça ils ne savent pas, mais la signification de La, main, la signification des yeux, la signification de al comment Allah s'élève, comment il descend en bas de son trône, comment il descend au dernier des cieux, ça, c'est des choses qu'on comprend. Ça fait partie des mots qui sont des mots arabes qui sont compris par n'importe quel arabe, temps du prophète alayhi sallam. Donc ce wa sont Donc, c'est pas des mots euh, on ignore, dont on ignore la signification. Hein. Ça fait partie des mots qui sont en fait très clairs. فما يصوره البنة وظنه مذهب السلف ليس صحيحا وإنما هو مذهب المفوض فالبنة ينسب للسلف أنهم يؤمنون بآيات الصفات كما وردت ثم يعود ليقول إنهم يتركون بيان المقصود منها لله فيقع في التناقض ثم يسوي بين المذهب السلف المشتمل على الإثبات على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وبين مذهب الخلف المتضمن للتأويل والذي هو نوع تحريف وإبطال للمعاني الصحيحة والله المستعان وما سبق يندرج تحت المخالفة للسنة الشيخ الزي دونكسوك حسنا البناء أكومخينا وأكومخينا Pour montrer qu'est-ce qu qu'il pensait être la voie des salafs, on voit que c'est incorrect. Et le, la voie qu'il a exprimée en réalité, c'est uniquement la voie des muftouba. Ceux qui prétendent que le prophète, et les sahaba, le prophète sallallahu et les sahaba, sont ignorants de, de la signification des attributs d'Allah. Et donc, Al-Banna, il attribue aux salafs que les salafs euh, salaf ont cru aux, aux attributs ou versets qui parlent des attributs tels qu'ils sont mentionnés, puis par la suite il dit qu'ils abandonnaient ou qu'ils laissaient l'explication la, la, de ce que Allah a voulu dire par ces attributs-là. Donc il se contredit. Comment tu peux dire qu'il croit en, aux versets des attributs comme ils sont, et puis par la suite dire qu'il laissait tomber l'explication euh, de ce que Allah a voulu dire par ces attributs-là ou par ces versets-là, donc il rentre dans une contradiction, et il fait une, une, une, essaie de mettre à égalité la voix des salafs et la voix des khalafs, la voix des salafs qui implique d'affirmer ce que Allah SWT a voulu ainsi que ce que le Prophète a voulu dire par ces attributs-là, et il le prend et il met ça à égalité avec la voix des khalafs. Euh, qui implique de faire le ta'wil, c'est-à-dire de déformer et de nier en fait la signification correcte des attributs d'Allah Et donc on peut voir que ça c'est quelque chose qui fait partie en fait de ce qui oppose la sunnah. Et quand tu retournes au livre d'Aqidah écrit par les Salafs, depuis le temps des, des tabi'in, tu vois qu'ils ont tous opposé cette voie-là qui est la voix des gens de Bid'a, en partant par les Jahniyah, puis ensuite les Mu'tazila, puis les, euh, Ahlul Kalam, les gens de Kalam, comme les, euh, les Koramiyah, et les, euh, les Asha'ira, et les Maturidiyah, et les Kullabiyya, etc. Donc tous ces groupes-là qui ont fait le ta'wil et qui ont nié les, ou déformé le sens des attributs d'Allah, s'il vous تعالى. Donc, on va, arrêter ici en ce qui concerne la première partie de ce qui a rapport avec les idées de Hassan al-Banna, puis on continuera incha'Allah euh, la semaine prochaine avec d'autres détails des erreurs de Hassan al-Banna euh, dans son Manhaj et dans sa Aqidah, euh, avant de rentrer dans l'explication des différentes fatwas des ulama sur le groupe lui-même. Et également après, Avoir parlé de Hassan al-Banna, on va pas commencer tout de suite à l'unifatoua, on va commencer premièrement euh, à parler d'autres membres importants du groupe des Ikhwan al-Muslimine, également pour montrer leurs erreurs et leurs contradictions du Manhaj des Salafs euh, et de la Aqidah des Salafs, comme par exemple Sayyid Qutub, Muhammad Qutub euh, et d'autres, pour voir aussi comment ils ont opposé le Manhaj des Salafs également dot tamiyu campagne de Mohamed Suroun, Zain Abidin, et, euh, et al Abidin euh yani Abdul Rahman Abdul Khaliq dot comme Youssef al Qardawi eh fathiya kan eh dot plus euh plus récent pour voir comment ces gens-là qui sont tous des membres des Ikhwan ou bien qui sont influencés par les Ikhwan qui ont contredit dans plusieurs aspects la, la, le manhaj et la aqida des salaf salih Donc on hier, ici subhanallah, wa bihamdika ashhadu alla ilaha astaghfiruka wa atubu ilayh